Qui est son propriétaire dans la grotte Son propriétaire était dans un taureau en immigration, Abu Bakr al-Siddiq, que Dieu soit satisfait de lui.